Bismillahir Rahmanir Rahim Li'lafi Quraysh Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. À cause du pacte des Quraysh. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayn De leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. »